Imagine un endroit, un univers uni, un un jardin pour demain, un jardin où l'on parle d'aujourd'hui, Imagine un débat qui durerait toujours, qui durerait toujours. Et ça ne serait pas une simple histoire d'un jour. Imagine qu'une voix ne soit pas celle qui pense, mais plutôt un débat interdit de silence. Une idée jamais de nous retient, qu'elle soit là notre ou non qu'elle nous enseigne. Imagine que le sol s'échange pour la vie, que la vie soit l'enfant d'un ciel sans vibrant. Imagine que tu parles sans te priver des mots, te priver Ils seront tes esclaves. C'est un hommage à la contrefaçon de... Que le meilleur, le meilleur. Que l'un soit pour l'autre un cercle issu d'un cœur. Imagine qu'un galet soit le témoin errant que nous sommes bien passés, que nous sommes bien vivants. Imagine si tu veux, si tu veux, que rien ne changera, rien. Je sais qu'on a fait au mieux, je Le prochain, pour pourra, il pourra. Imagine que la loi nous vienne d'une seule croyance qui ne rejette rien nos intolérances. On parle de...